activité 9 page 12 écoutez répétez les nombres puis complétez les séries 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, trente, trente-et-un, trente-deux, quarante, quarante-et-un, quarante-deux, cinquante, soixante, soixante Soixante et onze. Soixante-douze. Quatre-vingt. Quatre-vingt-un. Quatre-vingt-deux. Quatre-vingt-dix. Quatre-vingt-onze. Quatre-vingt-douze. Cent. Cent-un. Cent-deux. Cent-douze. Cent-vingt-quatre. Deux-cents. Deux-cent-trente-six. 499 1000 2004 3643